C'est moi, le Dr. Payne Pandragon. Nous vous présentons ce soir le deuxième volet de nos meilleures et incontournables pièces metal ever. Une autre édition de réanimation qui prend tout son sens puisque vous entendrez du métal de qualité. Mais qui plus est, quelquefois des formations qui ne sont plus de ce monde. Nous les réanimerons pour vous, bande de cons. <rire> Un autre survol métallique qui, espérons-le, sera instruire les plus incultes d'entre vous. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui est tellement psychotique qu'il croit être un bienfaiteur et son assistant qui ne se rend même pas compte que c'est à cause de lui que son maître est devenu fou allié. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. c a s p h e r e is our fucking business. We are undead, Incorporated. Cause bad dragon said so. Débutons le tout avec c e t h è m e i n c o n t e s t a b l e de réanimation. Cause b i l s t l i n e f r o m t h e s t a r t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 C'est fou, à l u q t r, t a a voie, m e Travaille, m Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 15 juin de l'an de disgrâce 2010 et non 2008. Je suis Dr. Payne Pandragon et ce soir, je suis accompagné de Sinistros. Hey, tu te souviens de tes dates, c'est bien, félicitations. Pourri, pourri. Pourri, pourri, pourri, repourri. Repourri. Et de plus, nous avons une bombache qui nous est tombée sur la tête. C'est Jeff Hall. Bonsoir, les amis、euh, Guignol. s <rire> En parlant de Guignol, s Jeff, oui, je... il y a longtemps que tu n'es pas venu dans une glace, je pense. Non, mais écoute, j'ai tout enlevé, les, les... tout ce qui pouvait être réfléchissant chez nous. <rire> oui, mais t é t o u t e e s m i c o Tout ce、fois. qui <rire> peut être réfléchissant, y compris <rire> lui, <rire> je me souviens de garder moi, le... bien réfléchi. Comment vas-tu, Jeff? Ça va très bien.、Ouais. J'ai décidé de venir faire un petit tour, vous saluer. Oui, ça va très bien. C'est、enfin, ma jeune. Ma... Ma... Salut, salut, salut. salut. salut. <rire> oui, mais écoute, l'affaire, c'est comme. C'est comme de la visite qui colle, moi. là. là oui, C'est comme une tâche de graisse sur une nappe, ça ne part pas tout de suite. Ça part pas. ne Même avec du sel, même avec du vin. Ouais, ouais mais là, là, si vous commencez à mettre du sel et du vin sur moi, <rire> ça va faire dur.、Là. Fait que J'ai décidé de faire ma petite tournée de paroisse de、ouais. l'été. v e n e z vous voir. C'est quasiment à toutes les,、euh, toutes les saisons que je viens vous voir. C'est récemment ça. ça. C'est assez. Ça. Parce assez. que tu t'ennuies, hein? Non, non, c'est parce que c'est une q u e s t i o n d'honneur q u e J'ai signé un contrat q u e c e s t f o u puis je suis obligé de me les faire.、Euh, Il y a de la p r o p a g a n d e o u c'est ça. Oui, c'est probablement ça. <rire> oui, c'est sûr qu'on a toujours de la p r o p a g a n d e mais écoute, on a, on a du bon stock a v a n t Bon, bien, c'est bien ça. On se reparle dans, dans, dans quelques secondes, mais pour l'instant, je vais faire la présentation de ce qu'on vient d'entendre. m a i s n vas-y, mon Normand. Parce que oui, Normand, c'est quoi l'affaire Normand, je l'assure. Parce que c'est de <rire> la deuxième. On commence la deuxième partie, section,、oui. deuxième partie de nos meilleures pièces métal, de notre temps. 25, 30, ouais, là, 25, 25. selon le temps qu'on a, qui va se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. Yes. Qui sera normalement, -ce, non, c'était pas la dernière émission. Non, la dernière tombe le 29 juillet. Voilà, je tu as、crois. raison. Bon. Bref, vous voulez entendre la formation Fee Factory, la pièce de Self Bias Resistor. Que l'on retrouvait, que l'on retrouve toujours sur la bande des m a n u f a c t u r e s、oh, je pensais qu'il l'avait enlevé. <rire> non, mais si、euh, ça avait été sur une cassette, ça aurait pu a r r i v é Peut-être, oui. <rire> qui est paru en 1995 sur Roadrunner Records, records, pardon, juste auparavant, Napalm Death et Greed Killing, que l'on retrouve sur Dire Tribes et aussi sur un single qui porte le titre paru de. Paru en、Killing. 97, je crois. 95, Jeff. o h、oh, ben, en tout cas, regarde.、Ouf. Il va c o m m e n c e r à m a r g a r d e Je sais que c'est un, un, un、oui. Saint Thomas, fait que regarde toi-même en arrière. Là,、oh, mais attends, là, ça, c'est-tu l'album complet ou c'est le mini C'est l'album complet, ça, Jeff. Bon,、ouais, ben là, là, a l a e e prendre la lumière. Bon, bon,、hein? ça va y p r e n d des lunettes, lui aussi. Oui, a s effectivement. Non, non. i l d i t 95, mais ils se sont trompés. <rire> il est sorti deux ans bas. de ça.、Bon. C'est ça. En fait, il va y avoir un hératome là-dessus après l'émission. Je pense que c'est d e Torn Apart qui est certain. Inside The Torn Apart qui est paru en 97, et tu as entièrement raison.、Bon. tu vois, il y, y, y a eu un m é l a n g e Juste, il faut que je n change pas d'idée, Juste auparavant, nous avions Slayer et la pièce War Ensemble, qui est la pièce d'ouverture de l'album Seasons in the Abyss de 1990. Peut-être que Jeff préférait que ce soit 1977, mais bon. Là,、ah, ça fera.、Euh... C'est vrai que c'est 90. Exodus, c'est la pièce Fabulous Disaster, qu'on a retour sur l'album du même nom, qui est paru en 89, ou peut-être 53, je ne sais pas. Apparu initialement sur Combat Records, et Sacrifice en ouverture avec la pièce Reanimation, et vous comprendrez pourquoi. Apparu en 62. a p a r u en, e n non, en fait, elle était faite à l'harmonium en 1803. Euh, qui apparaît sur Forward to Termination, qui est paru en 87, Jeff. Je ne parle pas. <rire> <rire> sur,、euh... Je, je n'irai pas devant la commission,、euh, Bastard. <rire> n o n t'es tous même pas allé là parce qu'on va te faire planter. T'as r è s m o i Qui était paru sur Metal Blade, mais aussi Diabolic Force. Et ces cinq premiers choix sont mes meilleures pièces de ces formations pour diverses raisons. Et je n discutais le, il y a deux week-ends avec,、euh, avec notre ami Alain de, de, de, de, de, de Reclassique re et aussi de la Brigue du Fenal. On parlait de nos meilleures pièces de Slayer, puis il me demandait pourquoi Warren s y m b l e Parce puis... que. Ben voilà! Parce, non, parce que... que je trouve que c'est un des meilleurs refrains que. Non, en fait, à mon a r i s e、euh, bref, ceci étant dit. Qui va aller voir Slayer au é v é e Montreal? Oh yes,、cas? I will! Je ne pourrais point faire ça. Je sais. Mais moi non plus, je ne peux plus. Je ne peux pas. Je, je ne, pas ne pas. peux pas à cause de mes activités sociales. m e s activités parascolaires. Oui, c'est ça.、Mm -hmm. Mais j'aurais bien aimé ça y aller. Mais moi, je vais, je vais vous faire un compte-rendu série, u les amis, je vous le promets.、Bon, J'écouterai ton compte-rendu. Effectivement. Jeff, est-ce que tu veux nous parler immédiatement du、euh, spectacle qui est à venir、euh, le 19 juillet? Oui, je vais, vais t'en. Je vais t'en parler. D'accord, il est juste en train de, de sloguer pour aller chercher des informations. C'est le promoteur, mais il ne sait pas par q u n d Il est en train de sloguer.、Ouais. Pas se l o g u e r Il veut se sloguer. Bon, j'ai toutes les informations maintenant. Mais Oui, c'est le promoteur, mais il ne sait pas par quand. Non,、camp. mais tu sais, j'oublie. C'est parce qu'il y a une couple de bandes qu'il ne faut pas que. Il ne faut pas que tu les oublies. C'est des nouveaux bandes, puis c'est très frais dans notre mémoire. D'accord. Trois-Réal m é t a l présente un super spectacle d'été. Ça va être le show de, de l'été pour nous. Au、euh, Rock Café Le Stage, le lundi 19 juillet, on fait Blind Witness de Granby. C'est très connu, ils sont venus quelques fois à Trois-Rivières. Avec、euh, en première partie Shame Will Remains, Final Advice, Pis Deserve Your Pride. C'est seulement 10$ à la porte. Et on sait que les enfants de M. Sinistro seront présents. Mais tu sais, tu dis, c'est très connu.、Bon, Jusqu'à la semaine passée, je connaissais ça pour ça pas sa part. Oui, mais l c'est passé dans un d a n s Un créneau plus jeune, e i n ok, c'est ça, je pense. Et toi, t dans un créneau plus j e o r e C'est un show peut-être plus pour les, les tripeaux de m e t a l c o r e Fait que c'est peut-être a s p pas pour les vieux old school comme toi. Oui, a s peut-être. Mais peut même,、euh, je... on t'invite quand même à、oh, venir. Je ferai pas le c h o i x d'y aller, moi. Non, non, tu viendras, on va être là, on va être au p a y p e r Il faut se renouveler dans la vie, Fait que Blind Witness, Shame Will Remain, Final Advice, Desire Repride, lundi 19 juillet au Rock Affiliate Stage, Chic Cabaret. Oui.、Euh, du dollar, All Age,、euh, vive, vive le rock. On est en vacances, fait que même si c'est lundi, venez, venez en grand nombre.、Oui. Euh, Peut-être Candy va nous préparer des bons hot dogs, on va lui, on va lui demander. i l s s o n t tellement petits qu'ils peuvent les crisser dans le cul. <rire> Je ne sais pas, mais. Ben là, voyons, ces t ce, ce RTC qui va, va venir débarquer ici. Oui, c'est vrai, ça, c e s t u n e s t r o s C'est une proposition. s i n i s t r o c'est pas une émission vulgaire, c'est rien qu'une émission gore. C'est rien qu'une émission plate, c'est ça? C'est ça, c'est une émission plate. Un petit rappel, le 3e Metal Fest, 10e édition, on fête le 10e anniversaire. Il va y avoir des g â t e avec u des ballons. Pigratès,、euh, tu vas n o m m e s C'est un... le 15 et 16 octobre, le line-up, on va l'annoncer d'ici un mois. Si、Déjà, bureau, ah oui? On va ne... essayer de, de, Tu moins... peux même pas nous d o n n e r juste un petit truc?、Euh, je pourrais, mais ça me tente pas là. Je,、okay. re, je reviendrai. Ben, on f e r e r a i t le micro si on nous le dira.、Après. Je vais te le dire tantôt, puis、okay. je te dirai sur quoi qu on travaille, mais il faut pas que. Il、euh, faut les que c'est sacré d'État. Ben, Pour tout de suite, oui, parce qu'il y a des affaires Ben, des affaires il y a confirmées, il y a des affaires pas confirmées, puis i s s tu a on va faire une grosse annonce comme du monde. o e s t pas s c'est c o m p r é h e n s i b Mais le 15 et 16 octobre, et non en novembre, parce que ça a tout le temps été en novembre, mais là, cette année, c'est octobre. C'est le dixième. En tant qu'à faire le dixième, i l v o n se mettre m a i l e r tout le monde. Let's go, octobre. Oui, mais c'est un c i e n q u s t un, un adon. Ben oui. Fait que. Je vais t a n i o n c e Puis, au、euh, mois de septembre, on va faire Benny the Massacre. Mais、euh, je ne peux pas l'annoncer plus qu'il faut. Au、ça、mois de septembre. 16,、euh, 16 septembre. OK. Mais. Mais déjà, on ne sait pas si pire. Je, devrais, je vais l'annoncer plus en, en grande、euh, plus tard. OK. Parce que la tournée va être annoncée en grande p o m p e bientôt. Bon, c'est bien, ça va. Donc, c'est les prochains、euh, balbutiements de 3e épreuve. Balbutiements,、ouais. nous balbutions. Et、euh, toi, le balbutineur, là? Oui. Qu'est-ce que tu as nous p r o p o s e Merci, Jeff. Qu'est-ce que tu as à、euh, nous proposer? Qu'est-ce que j'ai à proposer de fermer son micro, premièrement? Non, mais en... s'il y a quelque chose à okay, dire, là il vient une fois par mois, pas par mois, par saison. <rire> T'as-tu d'autres choses à dire pour tout de suite? On va、ou? aller à la buvette, toi, p u moi, puis il va te nailler dedans. b i e n s û r Hein? La b u v e T'as t n'est e p assez n'as grosse. Tu jamais vu un gars être naillé dans une buvette? Non,、euh, La buvette、euh, n'est pas、euh, assez grosse pour nous deux. je tiens à l'avoir, absolument. Non, mais tu sais, je vais démancher à patente, p u on va remplir la buvette d'eau. Ça va déborder, il va te mettre la tête dedans. Tu vas faire une coupe de ballon, tu vas pogner des bouillons, mon gars. Bon, monter de l a s r Mais je t'aime. Mais je t'aime. Je t'ai. s t e m'ai te r mon estime. Aussi, tout à l'heure, je t'en parlerai, mais en signe d'amour. <rire> C'est de l'amour avait... viral. Tout à fait. Tu avais toujours d e gif à dire avant qu'on qu continue musicalement Ou Ben、veux? Oui, je voudrais annoncer、euh, un petit plug pour un nouveau magasin de disque. Ben Oui, ben oui, vas-y. Vas C'est notre、eh. ami euh, Pete. Euh, Pete Leboeuf. Pete Leboeuf qui s'est ouvert un magasin à Pignon-sur-Rue,、euh, le Metal Punk. Un disquaire.、Euh, C'est un disquaire.、Euh, C'est au 573 rue. Saint-Olivier, coin de Saint-Georges, au centre-ville.、Euh, c'est un petit local, mais c'est bien cool. Ça va être bien、euh, métal et punk. Il ne fait rien que vendre de ça.、Là. Il n'y aura, aura pas de manoir et des affaires de fou. s、mm -hmm. C'est、euh, vrai que c'est fou ça m'étonnerait. Mais, mais c'est vraiment underground. f a i o n encourage le monde à aller acheter le, le, le CD métal,、euh, là. Il va y avoir des véniles aussi. Il va y avoir du vénile aussi, Pierre, mais il i s Il commande spéciale. Vous allez là. S'il y a des choses qu'il y a pas en magasin, il va le commander pour vous. des affaires rares. Il va, e、euh, u il, il va le trouver. Puis,、euh, Je me propose d'aller voir ce jeudi, d'ailleurs, o i Oui. Ben, c'est ça. f a i o n répète l'adresse. 573 rue Saint-Elivier, Coin-Saint-Georges, Metalpunk. Allez voir ça.、Euh... Et b i t e est un chic type à penser. Ah oui, oui vraiment, vous、euh, allez avoir du plaisir avec ce gars-là. Super, allez le voir, encouragez les disqueurs de chez nous parce que c'est un, une tradition.、Et、je vais vous dire qu'il y, y a du cœur a u v e n t r e d'ouvrir un m a、ah, grand disqueur. C'est pas, pas évident. C'est pas faire, évident. Mais certain, je pense qu'il peut. S'il pogne un bon créneau, une bonne clientèle, il peut, il peut faire de quoi de, de bien.、Mm -hmm. Absolument, on y souhaite d'ailleurs, tout à fait. Et quant à nous,、si、nous, nous continuons、aussi. en musique. Oui,、euh... messieurs. Et voici mon premier bloc que j'ai choisi encore très, très années 80. Puis encore là, on s'aperçoit, comme la semaine passée, que l'année 85 est un excellent r e c r u t e m t D'autres vont en avoir besoin pour un mois. C'est à partir comme là, on ne s'en va pas plus haut que 96. Mais là, c'est pas pire. 96, mais la semaine prochaine, je dépasse 2000. Il serait temps. Ben oui, mais là, écoute. Ah ben là, si tu veux, je te laisse i trop. Si tu veux, compte tenu que les lutins ne viendront pas avant le retour en nous. On peut l'étendre jusqu'à dernière, si tu veux. Oui, mais je ne peux pas me rendre jusqu'à 2012, là. C'est encore drôle avec Internet. <rire> oui, peut-être avec Internet, c'est vrai, ça peut être. <rire> bon, ben, j'ai choisi,、euh, ça c'est comme mon deuxième bloc. C'est des t o u e s que, pas que j'aime moins que la semaine passée, mais c'est des t o u e s qui f i t a e n t pas la semaine passée parce qu'il n'y en a v a i t pas de temps. OK. Bon, fait que là, on va commencer avec Venom. La pièce Countess Battery, tirée de l'album Black Metal. Un incontournable. Paru en 1982 sur Neat Records. On aura également du Jonas Priest, Exciter, Nasty Savage et Destruction. Here we go. Alors go, Venom Countess Battery. <fix>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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu s u s h i 89 ans. La seule radio musicale. 2 2 n g t d e h e u Bien. La première partie de Sinistro, s a、euh, prenne、oui. fin avec une bonne vieille pièce. C'est toutes des bonnes vieilles pièces que j'ai faites passer. C'était Clown. Que là, je comprends maintenant pourquoi tu ne connais pas Blind Witness. Je ne veux pas, connaître, pas grave, ben non, vas les connaître.、Bien、tu、oui, vois tu le vrai esprit. Tes enfants, fais ça pour tes enfants. f a s t c e s o m m e si tu n'en faisais pas assez de même. C'est probablement le geste de trop que tu vas faire Sinon,、euh, oui. sinon j'appelle la DPJ du g a r d e l e Il ne、oui. veut pas les amener à Blind Witness. Il n'est pas correct, ce gars-là. Il les prive de culture. Il les prive de culture. Avec un grand cas. Ouais. D'accord. Hey, on vient d a t t e n d r e Destruction avec Invisible Force, tiré de l'album i n f e r n o Overkill, paru en 1985. Invisible Force à Vivon. À Vivon, bien sûr. Quoi À Vivon Ah, Vivon、ah, On a eu toujours, c e avant Nasty Savage avec Fear Beyond the Vision、euh, sur l'album Nasty Savage, également paru en 1985. On a eu Exciter, Solid Impact, tiré de Long Live the Loud, également en 1985. On a eu j o d a s Priest, f r e e w i l l Burning, tiré de Defenders of the Fate de 1984. Et on a commencé avec Venom, Countess Battery, d'album、yes! Black Metal,、yes! tiré de l'album la, <rire> Black Metal, paru en 1982. C'est pas mal chouette, ça, mon garçon. C'est chouette, chouette. hein?、Ouais. Chouette!、Il、me semble que ça ne fait pas un bon métal.、Hey, c'est chouette, c'est chouette. Remaster,、ouais, le métal s'est rendu immo. Il faut que ça soit chouette. Pff, soit fuck、qualité. you. Ta gueule, là. Dire, ils ils jumpent jump sur les t a g e Ils ont des beaux petits chandelles de peas. Ils ont des, ch des cheveux faits au fer plat. C'est t o u、ouais, t b e a u t Je me rappelle toujours. T'as des mauvais. Des mauvais、euh, comment qu'on dit ça?、Euh, ben, Mon cher ami, après le show Blind Witness, tu v i e n d r a i m me revoir. Je me rappelle non,、euh, non, en parlant、oh, de, de, de gilets. Là, Dans les années 80, il y avait eu une mode à un moment donné qui était les t-shirts Choose Life. Oui. Tu te rappelles de ça? C'est pas Wham qui avait amené ça, m a、ouais, s o u i e s t ce p o i t l à là. À l a i l à l'œil, il y avait un s h i r t qui c h o o s e beer. C'était vraiment cool.、Euh, côté spectacle extérieur de la ville, c'est-à-dire de Trois-Rivières, Montréal et Zé-Québec. Ces présentations BCI,、uh, Soil Work, d e a t Angel, Mutinity Within et Swashbuckle,、uh, dimanche le 18 juillet à Dimanche 19h, au coût de 20 25 et les billets VIP au coût de 20,、euh, 55 taxes incluses, c'est disponible via admission et c'est aux Fofuns Electriques. b a n aux Fofuns. Ouais.、Euh, c'est chouette. C'est vachement chouette. <rire> Putain, je te dis. Mardi, le 3 août, u、euh, dès 16h30, c'est le s l a m m e r Summer Slaughter, s l a m m e r Slummer s a u g h t e r c é t t un mélange <rire> de lutte pis de métal, ça, là. The Summer Slaughter Tour, qui m e t e n t en vedette Decapitated, The Faceless, All Shall Perish, The Red Cord, Veil、vale、of Maya, C'est Fallait Carnage, Decrypted Birth, Carnifex et Animal as Leader. Mais on s'entend-tu qu'avec un line-up demain, il va y avoir de la lutte dans le pied de sort de tête? C'est clair. C'est sûr, sûr, sûr. Probablement, quand ça va être, c e p h a l l i c Carnage, il y a des bonnes chances, oui. Euh, c'est au coût de 25 et 69, 30 et 56 plus taxes. C'est pour tous. C'est au Jet t i q u e t Pro. Et ça se passe au Club Soda. mardi 4 août, Cynik, Enchonant et d e s c h r y t h J'ai d u t ça, dis u r ce mot-là. Maudit nom, d e b a n d e pas Disable. d e s c h r y t m i a Ben, on s'entend ça. Ça doit être aussi Disable q u e le style de musique qu'ils vont nous servir. C'est pas, hein? Assez technique. En tout cas. Ouais. m e r c r e d i Cato, 19h30, c'est au Café Campus, au coût de 20 et 25 taxes incluses, via admission. Jungle Rot, accompagné、uh, de sword、uh, Lightning Swords, if Death Exalt. Là, tu devrais arrêter ça, là, de dire des. des, des, des dis dis qu'il y a un show, t'as le date, puis ça va finir, là, je pense. v e u x Tu veux former ta gueule, toi? <rire> <rire> <rire>、euh, donc, je, Jungle Rot, c'est au Petit Campus, le 5 août. Yes! Yes! Mon de <rire> Il est tout content. i <rire> <rire> t i C'est incroyable, ce gars-là. Attends, attends. C'est au Psycampus.、Euh, c'est à 19h le 5 août. Au coup de 20 et 25 Taxe incluse via admission. Exodus、euh, qui seront au f a u p o n n s é l e c t r i q u e s au mois d'août. Catatonia au mois de j u i C'est loin, loin, loin c'est loin, loin. Ils n'ont toujours pas confirmé avec qui ils étaient, Exodus, d'ailleurs. c a m e l o t et Malaysian. Ils font、Never、le premier parti, on l'a dit. Blah, blah, blah. blah, blah, blah. Cover à Exodus. L'album. Oui,、euh... oui,、ouais, effectivement.、Euh, oui, ça, ça, ça serait chic, ça. Exodus avec en première partie Binded by Blood, qui font des covers d'Exodus. C'est ça. c e s o ça. C'est ça. c e On t'a-tu demandé quelque chose, toi? <rire> hein? Avec les niaiseries que tu viens de dire, t'es encore c h a n c e que ton micro soit ouvert, toi? Bon, t'as ce quoi dire? Je voudrais dire à tous mes,、euh, mes électeurs de mon. Tu n'as de moins en moins. Mais là, il y a eu un regain <rire> de, de, <rire> de vie depuis que j'ai、euh, dit que là, les, les, les,、euh, le s troc à b i d a n g e passerait une fois par mois. Là, le monde a comme dit bon, il n'est pas si. Ah, fait, yes, ça、si、va、fait. sentir un peu moins. Parce, parce que qu si elle passe une fois par six mois, <rire> deux fois par année. Non, des fois, on, saut, on passe, sautait e n un、hein? tour.、Euh... <rire> qu C'était jamais la même date.、Euh... Fait qu'à tous les jours, il y a bon de watcher. f j'ai oublié de mettre mes v i d a n s le matin. C'est trop t o n c là, on, on a <rire> décidé qu'on pourrait passer une fois par mois.、Ah, c'est une grosse amélioration. Mais on ne vous dit pas quand. Mais là, le mois, c e s t le mois prochain? <rire> oui, ça, ce n'est pas déterminant <rire> encore. c'est pour... le, pour... le mois prochain ou le mois passé, on ne le sait pas. Laissez vos vidanges <rire> sur le bord du chemin pour. Oui, tu dis à u t r s a r c e q o n a passé hier. t aurais dû mettre les vidanges.、Hey, Watch-toi. Plus vite. T'sais, t'sais. <rire> en tout cas, on a des trucs à, à l'hôtel de ville.、T'sais. Ça va être bon, ça, Jeff. Ça va être super bon. Non, mais là, encourager、euh, notre scène locale. Il y a des choses cet été.、Euh, Checkez ça. b e n oui, certainement. De toute façon, on va se faire. C'est sûr que nous autres, on prend une pause au mois de juillet. Mais on se fait un devoir, Jeff, d'annoncer tout、Mais、ce qu'on a. Votre, au retour, à votre retour, on, on va arriver avec des annonces plus concrètes pour le 3e Metal Fest. Ça, Ça va être bien.、Là. Ça va être bien. Puis on va, on va revenir pour vous embêter une bonne shot. Non. <rire> Puis、euh, là, il faudrait dire à M.、Euh, John s o p p e r qu'il faudrait q u achète ses billets au mois de septembre. Parce qu'il m'a demandé, il dit il faudrait que tu me le dises d'avance. Mais là, va... tu penses-tu que tu v a s avoir le temps de dire à tous tes futurs. Personne assistant dans la crowd de dire, hey, là, je t'appelle pour te dire que les billets vont sortir non, dans la c r o w Mais là, là il faudra là. faire un appel à tous ce s t pour、ouais. ça que. Mais on s'en à... chargera bien. Tu peux dire à John aussi que Google est ton ami. b e n j'ai expliqué ça. Je pense <rire> qu'il va, va finir par cacher. Il <rire> s'est perpissé pendant ce temps-là.、Bon. <rire> ouais, c'est ça. Il va te m a n q u ça, e t ça.、Là. Bon, OK. Bon, là, là, là on fait le n i a i s e On continue musicalement si on va être capable de passer ce qu'on a passé. Et moi, dans mes、euh, mon deuxième bloc de choix. Pourri, pourri, pourri, repourri. Je pensais que ça serait amélioré de la personne passée, mais c'est pas、non. fort. fort. L'année s'achève et.、Euh... L'année s'achève, <rire> on n'est pas à mi-juin, chose. Hé,、hey, On est bien parti ensemble. C'est comme a s a o n Le break de, de, de, de, du temps des fêtes d'été va, va être bon. En tout cas, pour moi, il va, être, campeur, là, moi, va、euh... être super bon. o k、okay. J'ai choisi une pièce de Morbid Angel, Eyes to See, e a r s to Ear, qu'on r e t r o u v e sur Domination, Six Feet Under, la pièce Revenge of the Zombie, Meshuga, Corridor of Chameleons, the Testament o e Legion of the Dead, Samael, Ring of Light, et on va pouvoir probablement passer seulement une partie de la pièce de Shape of Despair, Sleeping Murder, parce que c'est quand même une pièce de quasiment neuf minutes, là, fait que c'était quand même malade. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est une de mes préférées, mais on va en avoir un bon extrait. Donc, on y va tout de suite avec Morbid Angel, Eyes to See, e a r s to Ear. Allons-y. Faute de temps. Faute de temps comme toujours. Mais le temps, c'est de la faute? Oui, ça, fait, ça peut être une faute, le temps, effectivement.、Oui. Je vais garder la pièce de Samaël, qui est The Rain of Light et Ship of Despair, Sleeping Murder, pour la semaine prochaine. Une chance qu'on se prévoit des, des, des, des petits encas. Ben, oui, parce que je te dis qu'avec, depuis le temps qu'on fait ça, si on se les prévoyait pas, on serait des, vraiment des imbéciles. Un p i e u Vous pouvez entendre Testament, la pièce de Legend of the Dead, qui est tirée, e、euh... selon moi, c'est ma, ben, en fait, c'est ma meilleure pièce de Testament à vie. C'est tiré du meilleur album aussi t h e Gathering, qui est paru en 1 99. 9 C'est toujours ça, selon moi, évidemment. Mais je pense qu'il y a plusieurs gens qui sont d'accord pour dire que The Gathering est un excellent album. Mais Sugar, juste auparavant, est la pièce Corridor of Chameleons. Du groupe de malades. Oui. Sur mon album préféré, Chaos Fear, qui est paru en 1998 sur Nuclear Blast, Six Feet Under, et la pièce Revenge of the Zombie. Encore là, eh, j e suis obligé de dire pourquoi c'est ma meilleure pièce? Parce que c'est bon, le beat est bon. C'est parce que ça parle de zombie. Voilà. t e s t'as bien bien, toi. C'est,、euh, tiré d'album e l Warpath, qui est paru en 1997, et Morbid Angel, qui est une de mes formations fétiches dans le d e a t h La pièce étant e y e s to see, e a r s to e a r qui est apparue sur mon meilleur album également, Domination, un album de 1995. Qui... Jeff, il nous faisait, faisait noter que ce titre de tone-là en français, ça sentait c h i p e t t e un p et i t p e u Effectivement, des yeux pour voir, <rire> des oreilles pour entendre. Ouh, yoyo, ça fait célébration pas mal. C'est assez ridicule, merci. <rire> Effectivement.、Euh, on va aller en pause publicitaire quelques instants et on revient avec、euh, les choix de Sinistra. Ben ou, oui,、ça. on va commencer avec une de mes pièces fétiches、euh, de Slayer. S'intitule Hell o w a y c'est tiré de l'album du même nom. Alors on part en pause et、euh, on met Slayer. Yes, sir. On vous revient après quelques chansonnettes. Go. Le jeudi 1er juillet, f a i t e s de la place parce que si f u d é m é n a g e avec vous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 Eclipse Festival 2010, du 23 au 26 juillet prochain. Plus d'informations au www.eclipsefestival.com. Une présentation de t e x a f a g g Amateurs de métal progressif et de power metal, l'émission La brique et le fanal est de retour tout l'été, du mardi à 19h. Votre animatrice, Michelle, nous présentera des formations qui dominent ce style dans le monde entier. Des formations telles que Stratovarius, Fendon Blast, OPEP!Savatage! Ainsi que beaucoup d'autres!La Brigade Fanal le mardi à 19h sur n t e s u e s e 9 s o u 9 1 l a r a d o e s a l l 8 0 89。 Eh bien, eh bien, eh bien. Old school hardcore. Oui, c'est vrai que ce n'est pas tellement métal, là, mais je trouvais que ça fitait pas pire dans l'ordre. Il y en a t e n t de Vision of Disorder,、euh, formation américaine, plus précisément de New York, avec、euh, la pièce Suffer, qui est tirée de l'album Vision of Disorder, paru en 1996 sur r o a d r u n n e r Records. On a eu、euh, la formation québécoise Voivod. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis une autre t u n e de Voivod.、Ouais, parce que tu n'as pas suivi. Oui, c'est ça. Avec la pièce Into My Hypercube, que j'ai choisi cette pièce à cause de la ligne de bass、euh, qui caractérise、euh, la chanson. C'est tiré de l'album Nothing Face, paru en 1989 sur、euh, Mechanic MCA. On a eu tout juste avant Ministry avec Burning Inside,、euh, tiré、yeah. de Mind is a Terrible Thing Today, paru en 1989 sur Sire Records. Et Slayer Hell Awaits, avec la pièce Hell Awaits, tiré de l'album Hell Awaits, pardon. Euh, de 85 sur、euh, sur Metal Blade Records. C'est ce qui met presque fin à l'émission. N'oubliez pas que la semaine prochaine, nous entreprendrons notre troisième volet de nos meilleures pièces métal. Et qui sait, allons-nous déborder l'autre après J'en ai aucune idée. Ben, on sait pas, il y en reste deux p a r e i l C'est ça. Au pire, allez, on se fera plaisir. Ben、ah、oui, pourquoi p Alors, s、euh, a on va terminer avec、euh, une pièce de 1996、euh, de la formation,、euh, défunt de formation Arcturus. a v e c la pièce To Do o Dwellers in the Night, parue sur l'album Aspera EM's Symphonia sur Ancient Lore Creations. Alors, d'ici là. a l l e z t o u s vous faire foutre. Et c'est tout. Go. Bye.